Estamos de regreso con ustedes, estimados amigos del tren de la música. Yo soy Alba Robles, acompañando al maestro Daniel Fouché, mi profesor de francés, que tuvo la amabilidad de invitarme a ser copiloto en este programa en esta noche. Le doy las gracias por la oportunidad y espero que no sea la última vez. ¡Ja, ja, j Ah, no te preocupes, el tiempo que quieras puede ser mi copiloto. a la... Cada semana si quieres. Ok, lo haré. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Serge Lama y Nicole Marte que nos cantará l e s m o i partir. Et tout de suite après Serge Lama, c'est toi C'est toi ou moi Non, c'est moi. Et tout, de suite, ap,、mm, et tout de suite après Serge Lama, nous demanderons encore une fois à Marc Lavoine de nous chanter sa belle mélodie qui s'intitule Je ne veux qu'elle. m a r i e m a nous interprétera s o mélodie Garde t e s l a r m e s、oh, cette interprétation, je dois te dire, un drôle d'accompagnement. Tu vas voir. Écoutons-la. Garde t e s larmes. Tu avais raison, c'est s n style rock'n'roll. Tu vois, je te l'avais dit. <rire> bon,、non. revenons avec Serge Lama, car je l'aime bien, Serge. Il a une belle voix et en plus, il a une voix très drôle. Écoutons-le chanter d'aventure en aventure. Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes. Et d'autres que toi sont venus, les lèvres tendres, les mains nues, bien sûr. Bien sûr, j'ai murmuré leurs noms, j'ai caressé leurs fronts, et j'ai partagé leurs frissons. Mais a v e n t u r e en aventure, de train en train. De port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, bien sûr, du soir au matin blême, depuis j'ai dit je t'aime. Et d'autres que toi sont venus marquer leurs dents sur ma peau nue, bien sûr. Bien sûr, pour trouver le repos, j'ai caressé leur peau. Elles m'ont même trouvé beau. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de pas.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 Le Bonsoir et l'adieu, souvent pour rien, souvent par jeu, bien sûr. Bien sûr, j'ai redit à mi-voix tous les mots que pour toi j'ai dit pour la première fois. Mais d'aventure en aventure, de train en train.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 Je t'aime encore, mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure. Je n'ai pu l s o u b l i é ton corps, mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port. Je n'ai pu l s fermer ma blessure parce que je t'aime. Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore. Et maintenant, nous allons jouer pour vous une chanson d'une chanteuse que j'aime beaucoup.、Euh, vous l'avez écoutée、euh, plusieurs fois durant les programmes passés. Cette chanson, je l'écoute tellement que je la connais par cœur. Elle est d'Isabelle b o u l a y et elle dit ceci Trois qui manquent à ma vie. ダンスティンマンダンン。 君のた。 Penses-tu que Dieu est vraiment un fumeur de Havane Tu sais qu ce que c'est qu'un fumeur de Havane Ah, o u i l l Le g r o s Cigar e de Couva <rire> Oui, très bien, tu sais. Serge Gainsbourg et Dalida nous disent que Dieu est un fumeur de Havane. Ah, mais il plaisante. Penses-tu que c'est vrai Ah, Dieu ne fume pas. Je ne crois pas. Écoutons-les. Dans cette chanson, Dieu est un fumeur de Havane. Hum、mm、hum. フ umeur de h a い a Je vois e s nuages gris. Je sais qu'il fait me m e m e l n u comme moi, ma chérie. Tu n'es qu'un f m de t n e Je vois tes volutes. l h メ u キマディ。 父はあなたのフあなたとはあなたのフた はあ。<音楽> p ューニー、チューニー、チューニー、チュー u n チューニ u チューニー、チュー e ー、チューニー、チューニー、チューニー、チューニー、チューニー、チューニー、チューニー、チューニー、チューニ e チューニ e チューニー、チューニー、チュ 私たちの楽しみに、s の楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの l しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私は、ちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、私たちの楽しみに、 Y a la misma hora, a las ocho de la noche. Yo soy Alba Robles, en compañía de, del conductor Daniel Fouché, que los saluda a ustedes diciendo buenas noches, hasta el domingo próximo. Au revoir. Au revoir. <risa> bye bye.